Chanson fou pauvre fou qui devient vieux sans connaître de jours heureux mais la vie c'est la chanson qu'il faut chanter à deux elle nous dit cette jolie chanson comme je t'aime Chanson fou Mais tous les deux On sait maintenant Qu'il faut savoir Prendre son temps Mais la vie C'est la chanson Qu'il faut chanter à deux Elle nous dit Cette jolie chanson Quand je t'aime Je t'aime Tu m'aimes Tu m'aimes On sait Jour tout gris, même pour nous, pour nous. Maar la chanson nous protège contre tout. Hormis la vie, c'est la chanson qu'il faut chanter à deux. Elle devient notre jolie chanson, et je t'aime. On comme des fous. Car la vie, c'est la chanson qu'il faut chanter à deux. Et les gens disent autour.